Ma foi dans le prophète. Il a les moyens le jour de la résurrection, et c'est un statut et un diplôme dans le paradis. Ce ne doit être que pour un serviteur, qui est le prophète.